Salut à tous et bienvenue dans Toiles et Sillons, l'émission qui écoute le cinéma. J'espère que vous allez bien. Toiles et Sillons, euh, vous la retrouvez aussi sur Internet, sur toiles et Vous pourrez retrouver toutes les émissions de Toiles et Sillons depuis la première, à écouter en direct sur le site, à télécharger pour l'emmener partout avec vous, ou bien vous pouvez vous abonner au podcast pour euh, qu'elle vous soit délivrée directement sur votre ordinateur chaque semaine. On se retrouve aussi sur Facebook, sur la page de l'émission. Welles et Sion. Chaque semaine, une heure dans l'univers musical du cinéma, des chansons, des musiques de films, des bandes annonces. Et on va commencer comme d'habitude en chanson. Je vous emmène en 1988 avec un film de Ron Howard qui s'appelait Portrait, et qui s'appelle toujours Portrait craché d'une famille modèle, Parenthood en anglais, avec une pléiade d'acteurs connus. Steve Martin Diane Wiest, Mary Stinbergen Jason Roberts Tom Hulce, Martha Plimpton Keanu Reeves le tout jeune Joaquin Phoenix et on va écouter la chanson du film qui était une chanson de Randy Newman I love to see you smile c'est parti everywhere I go Telling everyone I know, there I love to see you smile. Don't want take a trip to China. Don't want to sail up tonight Nile. Wouldn't want get too far from where you are. 'Cause I love to see you smile. I could sink without a faucet Like a watch without a dime What would I do If I didn't have you Love to see you smile In the summer In the springtime The winter all the fall The only place I want to be It's where I can see you smile at me In a world that's full of trouble Make it all worthwhile What would I do but didn't have you Just love to see you smile I love to see you smile Smile me in a world that's full of trouble. You make it all worthwhile. What would I do if I didn't have you? I love to see you smile. I love to see you smile. Randy Newman dans Tolles et Sillon avec la chanson du film « Portrait craché d'une famille modèle de Ron Howard ». Nous allons entrer dans le vif du sujet avec un film d'actualité qui vient de sortir. C'est le nouveau film des Stroumpfs, Les Stroumpfs et le village perdu, réalisé par Kelly Asbury. Parmi les voix françaises, on retrouve Ariel Mallet, Laetitia Milot et bien sûr le mythique Gérard Hernandez qui fait la voix du grand Schtroumpf. On va écouter la bande-annonce des Stroumpfs et le village perdus. Et puis ensuite un extrait de la très belle musique signée Christopher Lennertz. Dans le village des Schtroumpfs, il y a des schtroumpfs qui jouent leur rôle. Oh salut. Et il y a Strumpfette. Ces Schtroumpfs-là. Schtroumpf Kostoumpf Schtroumpf à lunettes Schtroumpf maladroit Oh, c'est un peu gros pour que je tombe dans le panneau C'est moi J'ai trouvé une carte qui indique un village perdu Mais on devra traverser la forêt interdite wow. ah ah Ce ne serait pas la forêt interdite qui grouille de danger et de surprises mortelles à chaque ah tournoi. L'année prochaine, nous devons les arrêter avant ah bon, qu'ils ne découvrent la vérité. Ah je leur ferai ah Eux ils feront. Oh non, Gargamel Et là je ferai. Maladroit, maladroit, comment vas-tu ah, Je vais bien, enfin je crois Quoi qu'il arrive, surtout ne mange pas toutes tes rations viens justement d'avaler toutes mes rations Vous croyez connaître les schtroumpfs Je sens que mes rations sont en train de remonter Mais vous ne connaissez pas toute l'histoire Qu'est-ce qui se passe par là Est-ce que c'est le village perdu Regardez, ils sont là Qu'est-ce qu'ils veulent Et si nous avaient la peau recouverte des caries Et des grilles géantes Préparons-nous à toute éventualité Maintenant c'est sûr, les gars, je suis en panique. Les strumpf et le village perdu. Hein <rideelnik> Non mais t'es sérieux <Seattle> Je vais bien. <t drip> Magnifique musique de Miles Davis pour le non moins magnifique film de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud, c'était en 1912. 58. On va revenir à l'actualité avec un film sorti récemment, nouvelle adaptation du livre de Béatrix Beck, Léon Morin, prêtre. Il y avait déjà eu une première adaptation, on s'en souvient, avec Jean-Paul Belmondo et Emmanuel Riva, signé Jean-Pierre Melville. C'est Nicolas Boucriev qui adapte à nouveau ce roman. Le titre du film, c'est La confession avec Romain Duris et Marine Vacte. On va écouter la bande-annonce du film et on entendra ensuite la musique signée Nicolas Herrera. Alors, il y a un nouveau prêtre en vie Il paraît qu'il est formidable. Il est comment Il est jeune. Ouais, c'est surtout sa voix que j'ai appréciée. parce que vous manquez d'homme qu'il arrive à tout vous allumer comme ça, c'est tout. C'est bon, on parle pour toi. C'est bien détenu. <rire> c'est ton ennemi que je suis ici. Vous croyez Il y a longtemps que vous ne vous êtes pas confessé, n'est-ce pas Je ne crois pas en Dieu. Est-ce que vous mentez quelquefois La dernière fois, c'était un soldat allemand. Un de ceux qui passent dans votre église. Ça compte ou pas, monsieur l'abbé Je saurais trouver les mots. Pour me convertir. C'est peut-être vous qui finirez par me faire changer d'avis. Ça vous convient mieux Tête de mule Qu'est-ce que vous foutez, là Et Toi, qu'est-ce que tu penses du père Morin Il est sympathique. Son assurance m'exaspère. Vous me donne envie de tout faire pour le déstabiliser. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous me parlez depuis une autre planète. Qu'est-ce que ça peut vous faire au fond qu'il y a un dieu ou qu'il n'y en ait pas Comment qu'est-ce que ça peut me faire Mais ça change tout. Vous avez tout compris. Oh. On dira que c'est le diable qui vous a fait un croche-pâte. Il va falloir qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Je m'en ai d'avance. Et qui vous dit que c'est pas réciproque. Je lui parle et j'ai l'impression qu'il s'en fout, que j'étais ailleurs. Les Allemands ont arrêté 10 Vous les fusillez sur la place. Le père Morin Office avec ce magnifique film sur euh, les oiseaux, le peuple migrateur, on vient d'entendre un extrait de la musique signé Bruno Coulet en 1978, Simone Signoret obtenait le César de la meilleure actrice pour le très beau film de Moshe Mizrahi, La vie devant soi, d'après le roman d'Émile Ajar, dont on a su après qu'il s'agissait en fait de Romain Gary, qui obtenait ainsi, alors que c'était interdit pour la deuxième fois, le prix Goncourt. La vie devant soi, c'est l'histoire de Madame Rosa, cette vieille habitante de Belleville, et de ses protégés, les mômes, dans un milieu difficile ou arabe, noir, et Juifs se côtoient. Avant d'écouter la bande-annonce du film et la musique signée Philippe Sard, on va retrouver une interview que donnait Simone Signoret à propos de la vie devant soi. Je crois que pour la plupart des Américains, c'est un film de Signoret. Ils ne, pensent, ils ne connaissent pas ni le réalisateur ni l'auteur. Et euh, bon c'est dommage. Mais oh bah, il y a Moshé, écoutez, je m'excuse, Moshe et Misra, ils l'ont bien reconnu comme l'auteur du film, puisqu'ils vont donner l'Oscar quand même. Oui, mais ils ont <rire> voté l'Oscar. Je crois que vous y étiez pour beaucoup. Votre présence dans ce film y bah, était pour. Parce que c'est un rôle tellement formidable que ce, ce serait un petit peu embêtant si on m'avait pas vu dedans. Je veux dire, si vous <rire> n'avez pas <mal. rire> au passage. Mais euh, on, on pourrait aussi se demander dans quelle mesure si le personnage prend autant de, de force et d'intensité c'est pas par hasard parce qu'il a été très bien mis en scène. En Amérique, M. Misraï a été beaucoup plus... beaucoup mieux traité, je trouve, par les critiques qu'il qu l'a été en France, où ils ont été un petit peu comme ça, un peu... Ils ont aimé beaucoup le film, pour moi ça a été formidable. Ils ont été un petit peu... Euh, pas méprisant, mais un peu distrait par rapport à cette mise en scène qui a une énorme qualité à mon goût, c'est qu'elle est... Qu absolument pas voyante, qu'elle n'est pas putain une seconde, qu'elle n'est pas euh, le résultat du metteur en qui veut se faire plaisir à tout prix pour épater les copains avec des mouvements d'appareil. Elle est exactement ce qu'elle doit être, c'est-à-dire euh, au service d'une histoire et de, des personnages. Madame Rosa, pourquoi vous m'avez menti Tu t'es menti, moi Pourquoi vous avez dit que j'avais 11 ans alors que j'en ai 14 J'ai peur que tu me quittes. Maman. Alors, je te Tu T'as toujours été mon petit homme. J'en ai... ai jamais aimé un autre. vraiment les autres. On est tous dératés. Mais bizarrement, on était tous au même endroit au même moment quand Billy a trouvé ses pièces. Ah Regardez On brille, les gars. Moi, je suis bleu Et moi, noir Quoi Si, c'est vrai Non, tu déconnes Tu te sens bizarre On est fort. Incroyablement fort. La réponse à ce qui vous arrive se trouve ici. Tous les cinq. Vous êtes les Power Rangers. Vous venez de dire qu'on était des Power Rangers C'est une blague ou quoi On parle à un mur. Je m'attendais à mieux que vous cinq. Tu t'es où hier soir Avec quatre potes, on a trouvé un vaisseau spatial enfoui sous terre. Je crois que j'ai des super pouvoirs Cool Pisse dans ce bocal Les Power Rangers étaient une armée de guerriers Vous devez devenir ces guerriers C'est qu'un hologramme Comme dans un jeu vidéo Dans genre hologramme, il cogne fort C'est pas un jeu vidéo <rire> Vous êtes nés pour ça Je vais tout détruire C'est le mal incarné On fait comment pour l'arrêter C'est l'heure de la transformation. Ça fait un paquet d'or. C'est votre destin. Go Go! Votre heure est venue. La diversité du cinéma s'entend aussi dans Toiles et sillons. On est passé du poignant « La vie devant soi » de Moshe Misrahi avec Simone Signoret et la musique de Philippe Sard à Power Rangers, un film qui vient de sortir, réalisé par Denis Israelite. L'adaptation de la célèbre Série japonaise et on a entendu La musique signée Brian Tyler On va rester dans le blockbuster Puisque est sorti Il y a quelques semaines également Ghost in the Shell Réalisé par Rupert Sanders Encore une adaptation de l'univers japonais Cette fois-ci c'est avec Scarlett Johansson Et le très grand Takeshi Kitano On va écouter bien sûr la bande-annonce De Ghost in the Shell Et ensuite un extrait de la musique signée Johnny l Jewel Ici, le Major. Je suis sur place. J'y vais. Tu es la première de ta génération. Tu n'es pas invulnérable. Peut-être que la prochaine fois, vous me concevrez mieux. Tout le monde autour de moi se sent connecté à quelque chose. Connecté à quelque chose que moi, je n'ai pas. Qu'est-ce que tu es Tu es allé mourir. Nous t'avons sauvé, et c'est ton tour de sauver les autres. Je ne sais pas à qui faire confiance. À moi, tu fais confiance Je sais que j'ai un passé. Découvrirai qui j'étais. Tout ce qu'ils vous ont dit était un mensonge. Qui êtes-vous Ils ne vous ont pas sauvé la vie. Ils vous l'ont d'univers très différent dans Tolles et Essillon, puisqu'à l'instant c'était Terminator 2 Judgment Day réalisé par James Cameron en 1900. 91 La musique était signée de Brad Fiddle, bien sûr. Juste avant, c'était « The Last Valley »,« La Vallée perdue », réalisé par James Clavel et sorti en 1971. C'était une musique signée John Barry. Et puis juste avant, un « Western Spaghetti », on aime bien écouter les « Western Spaghetti », réalisé par Frank G. Carroll, Gianfranco Baldanello de son vrai nom, « Un colt dans la main du diable », la musique est été signé de Piero Piccioni et nous arrivons à la fin de ce Toiles et Sillons j'espère que vous avez passé un très bon moment à l'écoute de l'émission qui écoute le cinéma, on va se retrouver très vite pour une nouvelle émission, en attendant on se retrouve sur internet sillons.fr, pour retrouver l'émission en direct à télécharger ou bien pour s'abonner au podcast vous saurez tout des films dont on écoute la musique, vous verrez il y a les petites affiches et vous cliquez dessus et vous êtes redirigé vers les infos sur le film dont on a entendu la musique. Il y a également la page Facebook de l'émission Toile et Sillon. Vous cliquez sur j'aime et comme ça c'est le bonheur, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. On se quitte avec le dessin animé qui cartonne en ce moment. Baby Boss, réalisé par Tom McGrath euh, avec un bébé tout à fait infernal qui avec les autres bébés va essayer de faire la loi à la maison. On va écouter la bande-annonce et puis juste après ce sera la musique signée Hans Zimmer et Steve Mazzaro. Je vous laisse avec l'infernal Baby Boss. A très bientôt pour un nouveau Toiles et Sillons. D'ici là, portez-vous bien. Salut Les Appleton se préparaient à voir leur famille s'agrandir. C'est quoi ça On te présente ton petit frère. Mais le bébé se préparait à autre chose. Nous, les bébés, on est en pleine crise. Les bébés ne reçoivent pas autant d'amour qu'autrefois. Je vous présente notre ennemi mortel, le bébé chien. Oh Vous voyez, c'est ça le problème. Vous avez appris quelque chose A, B, C, D. Non, avez-vous des infos sur les bébés chiens Gentils bébés chiens Non, Jimbo, les bébés chiens sont démoniaques. Stacy, relisez moi vos notes. Je sais pas lire. Qu'est-ce que ça dit Patron, les parents Trop oh chou, on dirait qu'ils sont à leur petite table de réunion. <rire> Qui veut du dessert C'est atrocement humiliant. Je suis le bébé qu'il vous faut pour ce job. Je sais que cette mission est capitale pour la société. Mission Tu sais parler Cacaproute ah ah Faut que je m'occupe du G.A.M.I.N. Mais qui es-tu Je suis chargé de mission. Il n'y a pas assez d'amour pour tout le monde. Mon boulot, c'est de trouver pourquoi. Va me chercher un double expresso et vois s'il y a des bons sushis dans le quartier. Je tuerai Pour un rouleau de ton tataki tata au sésame. Maman, papa, le bébé parle La guerre est déclarée. Oh, ça, je bête regarde, les enfants ont fini par s'entendre. C'est formidable. Si je loupe cette mission, il faudra que je vive avec toi pour toujours. Ok, je te donne un coup de main. Mais seulement si tu fiches le camp après. Ça roule. Voilà le petit traquer arrive. Non. Tchou, tchou. non, Il regarde. chou Ok. Prends ça dans le chouchou. Mmh. Comment on fait pour passer devant le garde Je n'ai jamais connu une telle humiliation de toute ma vie. Oh Je mettrai pas le costume de Mara. Mais si tu vas le mettre. Pourquoi t'es dans la lumière oh Qu'est-ce que c'est tout ce bruit Vous avez vu comme il est mignon. Oh, j'en ai un pour toi aussi. Quoi Pas de bol. DreamWorks Baby Boss. Pose Ce biscuit tout de suite. Les biscuits, c'est pour les gagnants.